Bon bah, on s'en est pas mal sorti cette fois-ci. Oui, oui, oui j'avoue. Tranquille, et on, on a fait ça facilement. Bah franchement, euh, ouais, l'épisode était propre. Je... Tu nous prépares quoi la prochaine fois, du coup Comment ça Je prépare quoi C'est ton tour, mon gars. mais euh, Je peux m'en si, si. occuper, hein. Les, les gars, je suis là. Es... Hein, quoi T'es encore là, toi mais Ah pas ouais Attends, déjà, on se l'est tapé pendant tout l'épisode. Maintenant, en plus, elle est sur la voie Ah bah oh sympa. C'est pas possible. <rire> bah oh, tu voudrais bon, euh... faire quoi Julia Bah euh, je sais pas, un, un truc dans mon style quoi. Euh... Ah, on va perdre, perdre tous les pas. auditeurs là, ça va être encore un truc d'horreur, euh, ça va être n'importe quoi. Bah non non, mais je vous promets, là, un truc tout doux, tout mignon, nostalgie, tout ça. Bah vous me faites mmh. confiance. Tout mignon Ouais. Mmh. Bon, allez. On quoi Bénéfice du doute. Donc allez. Yes. Yes. On peut tenter. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des mangato. Des mangato Gato, et... Oui, voilà, je deviens gâteau. Et comme d'habitude... Comment... ça commence bien. <rire> et je suis accompagné, comme d'habitude, de Sébastien. Salut Seb, comment tu vas Ça va bien, Anthony, et toi Un petit peu de mal à prononcer les mots, aujourd'hui Ah ben, longue journée, longue journée. <rire> Vivement, week-end. On en est co-titre du podcast, ça promet pour la suite. <rire> Mais... Comme la dernière fois, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul On n'est pas tout seul, on est accompagné de Julia. Salut Julia Bonjour et Comment ça va bah, Ça va, et vous bah, nous écoute, Ça va, comme vient de le dire Anthony, on a envie d'être en week-end, mais on, on se fait violon, c'est... Et... <rire> on est là, quoi Aujourd'hui, c'est Julia qui nous prépare l'épisode. Comme ça, et... moi, j'ai rien à faire non, attends, attends, t'as ah, c'est pas exact, hein <rire> Je ferai peut-être un effort, une apparition en demi-épisode. Alors, Julia, de quoi vas-tu nous parler Alors, moi, j'aimerais qu'on se replonge un peu dans nos souvenirs d'enfance, enfants nés dans les années 90, pour ma part. Alors, on va parler nostalgie. Ça y est, à l'école primaire, euh, projetez-vous. Vous avez la chance de pouvoir rentrer manger chez vous le midi. Alors, vous avalez rapidement vos coquillettes au fromage ah. pour filer devant Midi les Zouzous. Oh. Ah, ça, plaît, ça Ça me plaît. J'aime bien. Ça, Ça marche pense... aussi pour les un peu plus vieux, hein, je... parce que bon, euh, les milieux des années 90, c'est bon. Bah après, si tu regardais Midi les Zouzous à 15 ans, c'est ton problème, t'étais juste pas la cible. <rire> C'était très bien, ouais. regarder Midi les Zouzous <rire> Mais bien sûr, tout à fait, c'est... Voilà, on reconnaît, on assume. Enfin, moi, je suis dans les années 90, je m'en fous. Hein. Mais bon, vous <rire> <rire> Bon, j'ai pris plutôt des, des épisodes qui situent exactement même entre 2002 et 2011, ce qui correspond à la fin de l'école primaire, on va dire. Ceux de mon âge se reconnaîtront. Bon ben ça va alors, ça peut le faire. Je veux bien rester pour cette chronique. Eh ben on est parti. dit les zouzous, je vais quand même faire un, un petit rappel pour les plus jeunes d'entre nous ou les beaucoup trop vieux d'entre nous, ça fonctionne aussi. Euh, c'était un, un programme jeunesse sur France 5 à l'époque où la TNT n'existait déjà pas, alors les plateformes, je vous en parle pas. Ça a été lancé <rire> en 2002. Et ça s'adressait comme vous euh, ouais, ça s'adressait principalement bah aux enfants euh, de primaire avec um... euh, une sélection de dessins animés éducatifs et ludiques, vous pouvez confirmer primaire seconde primaire seconde alors ouais. éducatif et ludique je sais pas si olivetom oh, oh. c'était éducatif mais Ouais, je suis d'accord euh... avec toi, on va revenir sur euh, à quelques moments sur le terme éducatif ludique et pour enfants d'ailleurs. Mais merci moi j'avais dit. Mais c'était censé être des contenus bah calmes et adaptés aux plus jeunes hein, Donc on va en reparler. Euh, et quel est le rapport avec les mangas me direz-vous Eh ben moi c'est par ce biais-là que j'ai dû regarder mes premiers animés euh, sans même en avoir conscience je pense parce que comme je l'ai dit il euh, y avait il y avait si chaîne quoi euh, à la télé à cette époque et on ne regardait pas d'épisodes euh, ni sur internet ni sur euh, Netflix. On faisait avec ce qu'on avait euh, le soir c'était ses pas sorciers et le midi euh, c'était midi les zouzous. Dans 5 minutes, elle va nous dire qu'on se déplaçait en calèche, que le téléphone <rire> était fixe avec un fil, et qu'il fallait aller aux toilettes au fond du jardin. Bah, en l'occurrence, le téléphone était fixe avec un fil. C'était la... c'était le piège <rire> Oh Alors, non, euh... il y avait déjà... Il y avait, des... euh, il y avait les Il y avait les, no... les gros Nokia de chantier, oui, certes, mais... Non mais on avait quand même des téléphones sans fil à la maison. Oui, les fils étaient sans fil, arrête Arrête ton oui, char, Richard Je, je pensais aller recharger, <rire> écoutez écoutez Bon... Euh... Déjà, je vais vous parler euh, donc de plusieurs animés, je ne vais pas passer trop de temps sur chacun, mais juste histoire de raviver un peu les souvenirs et potentiellement de donner envie aux petits nouveaux. Euh, et puis ça commence à remonter, donc je ne me souviens pas de tout. Et j'ai euh, choisi de parler euh, de certains, et j'ai choisi aussi de pas euh, parler de tout, notamment de Olive et Tom, euh, j'ai détesté, euh, donc on fera l'impasse dessus, désolé Anthony. Super, c'était le seul sur lequel je pouvais euh, essayer de faire une incursion et parler des personnages. Génial, <rire> et ben, ça va être un super épisode. Je ne le prends pas personnellement, j'avoue que c'était parfois un petit peu... Ça traînait un peu en longueur. Voilà, oh, voilà pour Tom... un demi terrain ça va C'était un peu mon trauma, en plus, euh, il se passait rien, les gens couraient dans l'herbe, je comprenais rien à l'intrigue, vu qu'il n'y en avait pas. Et euh, c'était le arrêtez. dernier épisode que j'avais le droit de regarder avant de retourner travailler. Donc merci bien, Alors. voilà, Olivier et Tom, non merci Eh bien bienvenue sur BFM TV, on va faire un petit plateau et on va chacun donner notre avis, donc, euh, parce que personnellement Allô. je trouve qu'il y a une histoire. Oui, c'est Sébastien. C'est Olivier Tom, ça, ça parasite euh, la bande, on, on va passer à autre chose. Ouais oh, dis donc, donc euh... Euh... Non, bah, super J'ai choisi, du coup, de classer ma, ma sélection par ordre de mignonnerie. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est séance douceur. Donc, à chaque fois, euh, je vous propose de donner une note sur euh, 10 sur l'échelle de la douceur et du kawaii de, de, chaque, euh, de chaque animé. Oh, une tier bon Super Donc, euh, sans surprise, on commence par la plus mignonne petite chose du petite poule de poils, toute inoffensive. Anthony Anthony Non moi <rire> Anthony non, ah, Amtaro Donc, euh, Totoko Amutaro, en japonais. C'est l'heure d'Amtaro Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce, quest Amtaro C'est qu -ce, qu -ce, qu -ce, qu -ce le plus petit des grands héros Oh, ah de tournesol, nif-nif-cran oh, Si tu as des ennuis, on monte à l'asso Amtaro hamster, grand avance Anthony, tu as le Dingle était bon Anthony, ça marchait. Euh, mmh. Le Dingle fonctionnait très bien. Euh, c'est un manga pour enfants, ce qui ne va pas vous surprendre, euh, créé par euh, Ritsuko Kawai justement. Ça s'écrit pas pareil mais ça ressemble mmh. et je trouve ça génial. Donc pub... donc ça a été c publié, c'était un ouais, ça a été un vrai manga publié de 97 à 2000 dans le magazine Korokoro Comique et euh, compilé en 3 volumes. Donc c'est pas non plus un truc euh, énorme et euh, l'oeuvre ensuite été adaptée en série animée produite par TMS Entertainment et diffusée pour la première fois au Japon en juillet 2000 et donc chez nous euh, aux alentours de 2002 Plutôt, bah, euh, la lignonnerie diffusion... elle est à pure de toute façon bah oui la, la diffusion c'était entre 2000 et 2006 il y a quand même 296 épisodes oh, pour putain. un P.T. Oh, ouais il y a eu des suites animées on a Totoko Amutaro Ai et Totoko Amutaro Deshou. Donc il euh, y a des suites hein, donc ça fait 77 épisodes en plus sans compter la série de 2011 à 2012 et il y a eu aussi des films hein, Donc euh... tu viens ah, de me passer le bingo sur 750 épisodes en, en PLS juste avec la prononciation <rire> des titres. Donc euh, oh, ça, ça je dire. <rire> euh, et donc c'est évidemment Midi les Zouzous sur France 5 euh, qui donne lieu à la première diffusion euh on va dire, euh, officiel de Amtaro en France, puisqu'avant, elle a été diffusée un petit peu sur Fox Kids, mais c'était encore un peu de niche à l'époque. Tout le monde n'avait pas. Ah, le câble. Voilà. <rire> euh, pour ce qui est du synopsis, euh, l'histoire suit Amtaro, qui est donc un petit hamster curieux, qui appartient à une fille d'environ 10 ans, qui s'appelle Laura. Et chaque jour, il part à l'aventure avec ses amis. Comment s'appellent ses amis Ils ont un petit nom de gang. Vous vous rappelez Euh... Oui. Oh, putain. C'est télé Ham Ham. Bah oui, les hamsters, ouais, voilà. Les am, am de Hamtaro, bah oui. C'est sûr que Laura, et... déjà, c'est très japonais, dis donc. Et donc, euh, leur nom était aussi très japonais, surtout francisé, puisque comme tu dis, on avait, je vous en cite que quelques-uns, parce que en tout, il y en a une vingtaine, des principaux, il y en a 15 on avait Amiral, Amidou, Bijou, Pachmina, Pénélope, Tigris, Tigrette, et compagnie. C'était lequel, votre pref euh... Bijou eh, Je ne sais plus... Ouais, le bijou était mignon, il celui avec le chapeau là, Ernest, c'est ça, non Ouais, c'est ça. Non, celui avec euh, les lunettes, il avait des lunettes, euh, je sais plus. C'était Baye Prof, je crois. Non, ça c'est dans les Sept noms. Euh, Prof, c'est celle-là. <rire> Celle pas de grincheux, ouais, non, c'est pas les mêmes. Il y en a un qui dormait tout le temps aussi, je, je n'ai plus Ah oui, mais... c'est lui que je trouvais cool. C'est lui que je trouvais ouais, cool. Ouais, il était bien. Mais ben ça n'était euh... pas de toi ça, tu vois. Mais mes c'était pas, la... pas le crush d'Amtaro d'ailleurs, je crois. Si je crois pas c'était pas officiel mais il y avait un petit truc quand même il y avait que... un truc comme quoi c'était la non je confonds avec une tigresse et... parce que t'as Pashmina aussi qui a sa petite écharpe rose là ah. mais je crois que Bijou c'était un peu la girl girl du groupe un peu courtisé quoi. il me semble aussi bon bref comme je l'ai dit euh, la série mais en scène bah, des... des aventures quotidiennes simples hein. faut pas oublier que c'était pour les petits enfants donc à chaque fois euh, Amtaro s'échappait de sa cage pour rejoindre le gang d'Hemster bon euh... Les valeurs, sans vous surprise, c'était ça prenait surtout l'amitié, l'entraide, euh, la découverte aussi puisque les petits am-am euh, faisaient pas de grandes aventures contrairement à ce qui est dit dans le générique mais euh, ils sortaient quand même de leur zone de confort et il euh, y avait un ton humoristique mais assez simple pour être accessible aux jeunes enfants et c'est vrai que pour nous autres euh, adultes, ados, pré-ados à l'époque euh, ça fonctionnait quand même grâce à ce petit côté kawaii justement, un peu à la Hello Kitty quoi Je ne sais pas si vous regardiez assidûment euh, Amtaro, mais enfin quand on tombait dessus, moi perso, je, je zappais pas, même si c'était pas euh, l'animé du siècle. Oui, voilà, c'était sympa, moi j'étais bien. Ouais. Puis c'était assez court, c'était... Justement, c'était un peu la pose détente, le petit bonbon des de, euh, différents épisodes. Oui, un peu... Le truc un peu réconfortant, tu savais qu'il allait rien se passer de grave. Mm. Ah, il y avait Donc, du drama, a... mais c'était léger, quoi. Il y a le chat. Ouais, ils, il fi... ils allaient pas finir en sashimi, quoi. C'est clair. C'est clair. Par contre, tout à l'heure, t'as dit tu as dit, dit qu'il y avait 296 épisodes, c'est un truc comme ça Sans compter la suite, ouais. Mais ils sont pas tous sortis euh, sur France 5, t'rassures-moi Non, non, non, mais France 5, déjà, la diffusion s'arrêtait avant, et il euh, y avait souvent des redifs, c'était un petit peu la, la difficulté pour suivre toute une saison. Ouais, euh, je voilà. pense qu'ils ont acheté un pack de 50 épisodes et ils sont restés sur ça, quoi. Vous, vous, voilà. Euh, donc on appelle ça un animé Kodomo, quand c'est destiné aux jeunes enfants. Tout simplement. Euh, sa diffusion était été internationale, donc en Europe, mm -hmm. mais en Amérique aussi et il y a eu beaucoup de rediffusions euh, ce qui fait qu'il y a même des générations assez récentes d'enfants euh, qui en ont fait un personnage euh, culte, quoi hein, comme à la Hello Kitty quoi. Ouais, ouais, bah... dites nous dans les commentaires si vraiment ça vous a touché aussi intergénérationnellement, ça nous intéresse bah, au top j'avais des filles qui étaient entre guillemets fans des, des hamsters en fait et je leur, ai, je leur ai demandé si elles connaissaient un tarot, ouais, elles m'ont dit oui tu vois. Non. Ouais, bah, quoi, euh... non mais ça, ça m'étonne pas on parce qu'on que... tu... ouais. rappelle que tu travailles avec un public jeune Oui voilà, non, euh, ne mettez pas ça hors contexte s'il vous plaît. <rire> mais euh, voilà, donc c'était le truc un peu sympa qui marque quand même surtout le moi c'est le générique, je crois que je le connais encore par coeur Ah ouais, il était génial. Alors j'arrive ouais. pas jusqu'à par coeur mais j'ai le rythme en tête ouais. Et euh, donc cette série, elle avait aussi alors c'était pas vraiment une une particularité mais il y avait des interactions, moi j'ai trouvé vraiment que entre que entre hamster, il parlait un petit peu à d'autres animaux, je crois. Mais il y avait et avec les humains évidemment ils communiquent pas avec eux par le langage. Oui. Donc vraiment ça nous faisait bah, comprendre qu'il y avait peut-être un monde à part un peu magique des animaux quoi. Bah, la fille avait un chien je crois et... Et... mais je sais pas si... non, il me semble pas qu'il parlait au chien. Pas chiens. certaine hein. je crois qu'il parlait vraiment que entre hamster et après ils communiquait oui. pas quoi. Oui, c'est ça. À la limite le chien il comprenait à peu près ce que disait euh, les hamsters mais ça il parlait pas il parlait pas non plus. Et puis le, remarqué, le si truc y un petit un avec un écureuil volant. Ah ça c'est possible, et je pense qu'il doit peut-être s'entre rongeur, tu vois, il y a peut-être un langage international, ah ouais. euh... <rire> de la rongitude, un congrès international, mais du coup c'était sympa, parce que ce qui me plaisait aussi, c'était pas forcément très drôle, mais euh, ce qui était très intéressant à avoir, c'est qu'ils étaient tout petits, et donc tout était à leur échelle, et en fait ça te plongeait un peu, je trouvais à l'époque, d'un point de vue hamster, euh, je me rappelle il y avait des plans qui étaient très bien fait dessinés, où tu avais l'impression d'être hamster tout petit, il y avait vraiment une contre-plongée de fou quand tu voyais d'autres animaux ou des éléments, ou quand ils montaient sur euh, des chaises, c'était l'Everest quand ils escaladaient quelque chose, et visuellement je trouvais que c'était très bien fait ce point de vue hamster quoi qu'on ne retrouve je... pas partout <rire> je suis assez d'accord pour le coup on, on s'immergeait bien dans, le, dans leur situation et on était, on, on était euh, participant de, de, de l'aventure on était c'est pas un troisième personne mais tu pouvais te mettre à leur place et imaginer le monde à leur taille absolument d'ailleurs j'ai beaucoup joué après il ya eu un il y en a eu un ou plusieurs jeux sur console et je me rappelle que sur ma petite nintendo j'avais joué au jeu Amtaro. et c'était vachement bien <rire> Donc, euh, pour vous décrire un peu l'épisode type, hein, on en a déjà parlé, mais l'épisode commence toujours bah, dans la maison de Laura, la petite fille euh, qui possède Amtaro. Lui, il souvent, il est en train de pioncer, il se réveille, il explore euh, sa cage, il essaye de sortir. Il peine jamais à sortir, mais il revient toujours à la maison. donc euh, bon euh, Parfois, il y a des petites interactions avec Laura, même si bah s'il ne se parle pas. Souvent, il peut voir que ça maîtresse est triste, donc euh, ils essayent de résoudre des problèmes. Ah oui, attention, ce ne sont pas que des problèmes de hamster qu'ils essayent de résoudre. Au contraire, ils vont essayer d'aider soit Laura, euh, d'autres hamsters, ça peut arriver, mais euh, des humains aussi, en faisant des petites actions pour essayer de réconcilier les gens, ce, ce genre de petites choses. Parce qu'ils ont un donc, grand cœur. Euh, c'est ça, c'est petite bestiole grand cœur, <rire> donc on... A... Et donc ce qui est assez sympa aussi, c'est que chaque âme, -âme on l'a dit, a un peu sa personnalité. Il y a celui qui est courageux, celui qui est timide, celui qui dort, un, un peu comme les sept nains au final, euh, comme euh, je disais tout à l'heure. Et donc ça marchait très bien auprès des même des tout petits enfants, vu que les dialogues sont très simples. En, en vérité, tu aurais même pas besoin de comprendre ce qu'ils sont en train de se dire, parce que les dessins sont déjà très parlants, et que les oui. épisodes, euh, ça dure quoi Ça dure euh, 20 minutes, je crois, j'ai noté même pas. C'est vraiment des oui, c est, c est du court format, ouais. c'est le premier épisode Basique, ça va très vite quoi. Ouais. Je pense que oui, c'est tout normal Voilà, et puis souvent à la fin de l'épisode On a le droit à une petite danse Et une petite chanson euh, Et un message pédagogique ou une morale simple avec surtout euh, l'entrée de l'amitié, la curiosité, le courage sur un ton joyeux, mais il y a toujours voilà cette petite morale euh, à la fin, comme on le retrouve dans beaucoup de contenus euh, pédagogiques, et puis une petite danse, un truc un peu joyeux, et souvent en enchaîné sur un ou deux autres épisodes. Ne monte pas dans la camionnette Ne suis pas le monsieur avec les bonbons Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensiez vraiment euh... Dame Taro, nous c'était un peu considéré comme un dessin animé de fille alors qu'en fait on se rendait compte que absolument tout le monde non, regardait, le monde regardait voilà on est on est bien d'accord <rire> et il n'y avait pas vraiment d'âge justement c'était pas considéré comme un truc de bébé même si on avait euh, 10-12 ans max enfin, euh, quand on les oui, regardait il n'y avait pas de jugement euh... non, pour... enfin, voilà. non, non euh, moi j'étais dans le délit euh... et je pense que le côté graphique euh, de Ça, animé Euh, japonais justement contrebalancé avec euh, le message et euh, un dessin potentiellement euh, un peu bébé sur d'autres choses si ça avait été euh, quelque chose donton va dire de français avec un graphisme on va dire à la française pour cette tranche d'âge là et je pense qu'on aurait peut-être plus vu un aspect euh, pour bébé parce que c'est vrai que à cette époque là je trouve dans la culture française comme les animés ce n'était pas forcément très courant ou alors ça l'était pour des choses plus ado adultes Euh, ouais, voilà. Amtaro ça a passé parce que le graphisme en fait était un graphisme considéré déjà pour un public ado adulte parce que sans contrebalancer ta chronique euh, Migli et Zouzou c'est aussi mm -hmm. en même temps euh, sur euh, le M6 avec euh, Sakura captor x de Clamp et euh, les Godzilla les machins comme ça qui sont aussi des dessins animés alors Godzilla c'était plus euh, la version enfin c'était entre les deux c'était entre le, le, le dessin animé et le dessin euh, américain Enfin, ouais, ouais, c'est un complètement mais oui, c'est sans... pas destiné à des gens qui' ont 8 ans tu vois alors non, que c'est même plus public, petit ça, tu vois oui. euh, tout ce qui oui. est petit ours brun et compagnie c'était pas dans un style manga ah, tout à fait C'était plus pour dire que le manga était sorti sur d'autres chaînes avec plus un peu plus d'éléments que dans le début vraiment des années 80-90, où là, c'était des délis. Je suis complètement d'accord avec toi, mais le manga enfant, on le concevait pas trop trop. Nous, on n'avait pas l'habitude de se dire le style manga est adapté pour les tout-petits, en fait, c'est pas un style qu'on regardait quand on avait 4-5 ans. Quand tu regardes le genre oui, c'est sûr, il y a une différence. Voilà, et du ça qui est rigolo même plus en plus simple euh, je me souviens de le livre de la jungle tu avais une version manga il semble hein, et euh, c'était complètement différent du dessin animé tu avais, avais du sang tu avais de la violence euh... attends non, mais, mais ça c'était pas le mondo euh, parallèle je sais pas quoi dont le joueur qui connait a déjà parlé non les trucs à euh, trembler <rire> non, non je te parle vraiment de, de, de le livre de la jungle avec un style un style de manga je, je, je me souviens je sais plus si c'était sans métildeieux ou autre chose et euh, j'avais j'avais la cassette vidéo et euh... non non, c'était assez violent. Ça restait ça restait très enfantin, mais c'était pas euh, euh les bisamtao. Les oui. bisos. Un jour, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus si on se décide à le faire. Non non non non non non. Donc quelle note on donne à Amtaro sur 10 sur l'échelle de la mignonitude 18. 18. <rire> bon, va 10. Non, dis ça, on, peut... on est au max pour non, moi. On peut pas on peut plus, pas plus là, je... franchement, tu... c'est trop chou. Tu peux pas faire plus mignon qu'un hamster avec des gros yeux là, comme ça, euh, voilà. des yeux sur sont tous les yeux. Ouais, avec petite voix comme ça qui est trop mignonne. qu'est-ce bon, qui c'est du... Ouais, qu'est-ce qui c'est Absolument, ils avaient plein de petites interjections comme ça qui les rendaient encore plus craquants. Donc allez, on clair. donc c'est on a commencé par le plus mignon, 10/10, 10, on est d'accord. Ensuite, je vais vous parler d'un autre que moi j'adorais, c'était un de mes préférés pour le coup, c'est vraiment estampillé euh girly girly euh, à fond du coup c'est pas des... Tom non c'est pas Olivier Tom avec de peur, des... des petites sorcières ah euh Dorémi oui Dorémi oh, Magique <musique> complètement à côté de ça. Ah oui, on... c'était les petites sœurs qui regardaient, moi je je pouvais pas. Ouais, tu regardais derrière leur épaule c'est ça <rire> Oui, bien sûr. <rire> on ton est ton tatouage jean pas... On sait. <rire> Odjamajo Dorémi. Euh donc Dorémi magique euh qui est un genre qui s'appelle d'ailleurs Magical Girl et pas Kogear. Oui. C'est pas pareil. Donc, Sakura, ça... <rire> voilà, et ben c'est un, un peu la version euh, plus gamine et plus soft de Sakura Card Captor euh, absolument. C'est exactement mmh. euh, ce que j'ai pensé en faisant euh, la chronique Et là okay. le public cible C'était des filles effectivement de 6 à 12 ans On est quand même dans la tranche Au dessus Amtaro Puisqu'on rentre presque dans une pré-adolescence C'est un, une sorte de dessin animé euh, Pas forcément d'aventure euh, Qui dure plusieurs saisons, il y en a 4 Et on a vraiment, euh, on suit un personnage Qui évolue, qui rentre dans sa pré-adolescence On subit le changement Qui est une métaphore euh, Du changement de la vie de chacun voilà On est vraiment dans ce dans ce truc là Ouf, okay. des couverts un peu colorés, magie rigolo en fait, on assiste à une transformation des personnages et on parle de sujets pas que rigolos d'ailleurs. Moi, il y a des épisodes qui m'ont marqué qui étaient pas forcément folichon folichon. Euh, mais bon, l'animé lui euh, par contre, il n'a pas euh, existé en manga avant l'animé. D'accord. Ça a tout de suite été euh, un animé et euh, ça a commencé non, original, à diffuser euh... Ouais, mais il y en a plusieurs comme ça. Ça a été commencé à être diffusé au Japon en 99 pour le coup, et ensuite euh, en France, donc, sur Midi, les Zouzos. Et en fait, la volonté, c'était vraiment bah, de moderniser le genre Magical Girl avec des personnages attachants, réalistes, et des situations, des situations humoristes et quotidiennes aussi. Et là, comme je disais, c'est l'apprentissage progressif de la magie qui montre qu'il peut y avoir des erreurs, euh, qu'il y a des embûches sur notre chemin, mais qu'on doit les surmonter. Euh, voilà, une métaphore de l'adolescence, quoi. Et okay. ça, tu, ça, tu dis que c'était entre euh, plus élevé que Amtaro Ouais Bah ouais, quand même, je trouve. Oh. Euh, en... Oui, très certainement, parce que comme je l'ai dit, je regardais pas vraiment. Je, je passais à côté comme ma petite soeur a regardé ça, et je comprenais pas le, le délire. Bah. bon Après, tu mais me diras, je regardais Amtaro, donc euh, je suis peut-être... Non, non mais c'est... C'est surtout le public, je pense que là, c'est des filles, c'est ouais. pour parler aux filles, sans, et sans leur genre... Et, euh... Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, l'aspect justement qui est si blé que fille, il aurait très bien pu être un petit peu plus atténué. Mais c'est vrai qu'on en faisait beaucoup en termes de de trucs colorés, de petites voix aiguës, de petites nanas qui pinaille qui hurlent, les de petits soucis de Fifi au premier abord. Donc quand tu passes à côté, tu vois ça. Je comprends que ça puisse pas donner envie à tout le monde, alors qu'en fait, derrière, il y a une véritable lecture et une véritable aventure. quoi okay. Puisque bah, du coup, au niveau de l'histoire, on suit Doremi Harukaze, qui est jeune fille un peu maladroite, curieuse, et qui découvre par hasard une vieille boutique qui abrite une sorcière qui s'appelle magie euh, Magigrigri et qui a une petite fée qui s'appelle Lala. Suite à un petit incident, euh, la sorcière se transforme en grenouille et elle, elle devient apprentie euh, sorcière, mais c'est involontaire au début. Et alors, on la suit, elle, c'est le personnage principal, avec euh, plusieurs amis, euh, Sophie, Émilie, Loulou, et euh, par la suite, on a Mindy qui les rejoint. Donc, au fur et à mesure, le groupe d'amis s'étoffe. Elles ont toutes une couleur, c'est un petit peu comme les Power Rangers Oui, je, je suis à, à, à, comme ça, sur, la page, sur la page Google, là, je regarde un petit peu les... Oui, je voulais dire, ou les Ouais, et euh, c'est là où, tu vois, ils ont commencé à se dire... On peut faire quelque chose de marketing. Un peu comme Dragon Ball Z, <rire> elles ont 12 000 évolutions, 12 000 costumes, elles ont des baguettes magiques qui changent à chaque saison, des produits dérivés, il y en a eu, en veux-tu, en voilà, ils sont pas fait chier. Il y a un d'avoir une idée, les gars Bah voilà. Donc bon, oh, saison 4, bah dis donc, elles ont déjà eu trois baguettes magiques différentes vendues à 70 balles dans le commerce. Voilà, <rire> si <rire> tu veux... Euh... Il y a du maquillage aussi, j'ai regardé, il y avait pas mal de produits délivrés. La les gars C'est histoire d'aider de, de, de, les boîtes, c'est tout, c'est normal. Non, normal. et puis c'est vachement bien, parce qu'elles ont à peu près euh, l'âge des personnes qui sont censées euh, les regarder, qui peuvent donc avoir les mêmes déguisements, chacun choisit sa couleur, son machin, donc euh, non, non, très, très bien vu, les gars. Franchement, c'est un très bel objet marketing, si on <rire> mise à part l'histoire. Euh, voilà, donc comme j'ai dit, il y a 4 saisons, il euh, y a une cinquantaine d'épisodes par saison, quand même D'accord ah oui. Donc ça fait pas quatre mal 4 saisons 50 épisodes Putain. ouais Je sais qu'en France Nous sur Midi Les Zouzous On a vu les 4 saisons Mais je pense qu'il y a Quelques épisodes Par-ci par-là Qui ont sauté Et il y en a d'autres oh, Qui ont été rediffusés si Euh je crois d'ailleurs que, et ça ça arrive souvent euh, tu vois la saison 1, tu vois la saison 2 et au lieu de passer à la saison 3 ils te rediffusent la saison 2, ensuite ils passent à la saison 3 ils te rediffusent la saison 2 ils repassent à la saison 4 donc ouais. voilà je me rappelle il y avait un peu cette frustration pas que avec Doremi mais d'autres animés sur la 5 où tu disais ouais saison prochaine et ben non tu ne sais pas pourquoi le temps qu'ils récupèrent les droits peut-être des autres tu te retapes la saison voilà. je sais pas si vous avez plaisir. souvenir là mais de la rediffue abusif quoi Alors la rediffé abusive oui mais pas sur du manga mais j'ai un truc en tête où effectivement c'était coutumier de dire quand la première saison elle sort tu la ponces bien, quand la deuxième elle arrive tu remets un épisode de la saison 1 juste après le nouvel épisode pour mmh. tenir en haleine et voilà quoi oui, ça ne surprend pas qu'ils aient utilisé aussi ça sur le manga euh, Du coup euh, la série euh, c on va dire que ces éléments euh, particuliers sont bah, des personnages attachants et réalistes alors réaliste même s'il y a de la magie comme on l'a dit euh, on fait en sorte que les petites filles et les ados s'identifient au personnage il y a des situations quotidiennes comme des situations un peu à abracadabrantesques et on a tout justement ce chemin initiatique. Elles doivent passer des examens de magie, comme nous on passerait le bac ou ce genre de choses. Enfin voilà. Elles font des erreurs. Ce qui est vachement bien, c'est qu'elles réussissent pas tout du tout. C'est pas des super-héroïnes. Donc euh, on a vraiment une approche de c'est pas des super-héroïnes et on veut donner aux spectateurs le sentiment que c'est normal de se tromper, etc. On est beaucoup là-dedans. Parce qu'elles font beaucoup de conneries aussi. Euh, elles se prennent la tête entre elles. Donc il euh, y a vraiment de quoi euh, s'identifier. Ok. Ok. On a aussi, euh, comment dire, euh, ce truc que j'ai trouvé bien, on retrouve pas partout, mais en faisant ma chronique, ça m'a fait tilt. On a des sujets abordés où c'est un peu comme les hamsters. Hein, euh, elles se réunissent pour essayer de trouver des solutions, soit à leurs propres problèmes, soit aux problèmes des autres. Mais on aborde par exemple le divorce. Euh, ça, c'est un thème qui revient pas mal parce qu'il y a une des filles, ses parents divorcent, se remarie euh, Donc, c'est pas tout le temps joyeux. Euh, aussi, elles ont une camarade de, de classe qui décide de rester enfermée chez elle et de ne plus aller à l'école et euh, de se replier sur elle-même comme le font certains japonais et, euh, mmh. et ça on en parle en fait ah ouais la, abordé. la violence donc, au, la, donc sous couvert de petites filles euh, qui rigolent de toutes les couleurs et qui, où ça paraît léger en fait il y a des véritables sujets qui sont abordés Alors ce qui m'a fait rire aussi c'est qu'on a des choses qui ne tiennent pas du tout la route là c'est mon côté rationnel qui parlent, mais elles se retrouvent à tenir une petite boutique de gâteaux alors qu'elles ont 12 ans. Euh... Un... Arrête-moi si, je... arrête si je me trompe. Ouais. Elles ont des pouvoirs magiques. Oui, mais par exemple, Donc... elles élèvent un bébé et ça ne choque personne. La maman de Dorémy leur donne des conseils pour élever cet enfant qu'elles ont volé dans le monde des fées ou je sais pas où. Mais non <rire> Oui Elles élèvent un bébé qui grandit du jour au lendemain, qui devient elle-même une sorcière, mais euh, nos soucis, quoi parce qu'elle doit planter à l'école, à un moment, elles emmènent le bébé à l'école mais ça ne choque personne. Voilà, donc euh, il y a des aspects, il y a des libertés, on va dire, qui sont prises dans le scénario. Mais, <rire> euh, ce qui ont en fait quelque chose d'assez varié. Moi, j'ai trouvé ça euh, très sympa, c'était euh, assez ludique et puis comme je dis, on pouvait vraiment s'identifier aux situations et aux filles, c'est ça qui m'a le, le plus marqué. Voilà, donc euh, ça reste quelque chose de mignon même si ça les moins que Hamtaro. OK. Après, toi, Seb, t'as pas trop regardé, vraisemblablement, mais au niveau de mignonitude, on est à combien sur l'échelle, Anthony Oh, un truc de fille avec euh, plein de mignonneries, euh, des filles, plein, de color... plein de couleurs, etc. Je pense qu'on est un bon 9 10. Oh, oh bah, c'est sympa. C'est ultra généreux, ça. Ah, bah, bon, allez. Euh... allez on, on met 8, allez. Ouais, parce que sans avoir vu, j'aurais mis 6. ah oh, bah, justement, t'as pas vu. Ah, <rire> montrerai. No, C'est pas nécessaire. <rire> donc euh, là on est passé à à Dorimi et donc je te propose euh, mon cher Sébastien de nous accorder un petit une petite pause euh, mignonne euh, justement ou pas euh, Tu nous alors, Ou pas parce que autant tu proposes euh, un épisode complètement basé sur le mini Zuzu qui tombait entre les deux euh, au moment où tu allais à l'école et ben moi je vais jouer les profs d'histoire. Voilà. La Père euh, raconte-nous une histoire. Mais allez, ça part. <rire> sais pas euh, si vous vous souvenez, dans les épisodes précédents, on a juste fait un petit euh, aperçu de euh, pourquoi le, le Japon a aussi de l'influence occidentale, parce que euh, au travers de, de la culture culinaire, on avait évoqué le fait que la friture était pas un truc qui était maîtrisé à la base par les japonais, mais qui avait, qu avait été apporté par euh, les portugais quand ils ont, alors colonisé c'est un mot fort, mais quand ils sont rentrés justement ce, euh, au Japon euh, pour, euh, pour la première fois pour la première fois, et pour euh, un peu faire de, de la propagande du catholicisme. Je vous propose de faire un petit rattrapage culture sur euh, qu'est-ce que le Japon au niveau de son histoire, euh, en très condensé, mais pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait le pays avant. Ça va être très simple, vous allez voir. En fait, avant qu'on ait cette incursion occidentale dans le Japon, il faut savoir que euh, lui, euh, enfin cette île, vivait en autarcie. C'est ce qu'on appelle la période Sakoku. Elle euh, commence en 1639, et elle s'achèvera en 1853. On est sur une politique d'isolement qui est imposée par le shoguna de Tokugawa dont on a pu parler dans certains mangas où c'est un personnage central pour donner un peu euh, le paysage justement, faut vraiment se dire que là les étrangers sont interdits d'entrer sur le territoire, les japonais n'ont pas le droit de quitter le pays, et il y a quelques marchands néerlandais et chinois qui sont tolérés à Nagasaki, le reste c'est complètement verrouillé et euh, c'est impossible de vraiment rentrer dans le pays. Donc en gros, il se débrouille tout seul et le, le pays fait sa propre ses propres dynamiques avec une culture qui est raffinée mais avec une technologie militaire qui est dépassée. Voilà, ouais. c'est pas si vous avez vu le dernier samouraï mais euh, il y a par exemple euh, ce moment fort avec l'espèce de mitraillette alors que eux ils sont avec encore des pistolets enfin des, des fusils à poudre qui faut à recharger. Poudre, oui. Bah il y a eu la série sur Disney+ là qui a été Chow euh, Gun ouais Shogun, ça, ça parle un peu mmh. de ça aussi Ah oui bah complètement là on est vraiment dedans et on, on voit la différence entre euh, le bah, le japon qui a effectivement ce côté culturel particulier et traditionnel qui plaît encore aujourd'hui et euh, bah, le côté retard sur euh, les technologies et la modernité très ouais, j'ai sur les jeux. J'ai placé tradition et modernité C'est quoi ce qui passe quand on vit au Japon, on... Voilà, je suis satisfait Tu perds une vie pour chaque équipe euh, voilà. <rire> Bon bah je pense que demain Je passe sous un bus hein, voilà euh, Je vous ai donné aussi la date de 1853 En fait elle correspond à l'arrivée du Commodore Perry Et à l'ouverture forcée Entre guillemets A savoir la première fois où en fait, les états unis Arrivent au Japon Avec euh, une flotte de navires noirs Qui auront le nom de Kurofune L'objectif, c'est forcer le Japon à s'ouvrir, à ouvrir ses ports pour avoir un commerce international. <rire> ils sont sentis, les Américains, quand même. Ils nous apportent le Big Mac et la volonté... Non, peut-être pas encore en 1850, mais ils nous apportent la volonté de venir piller un peu les ressources et... On va et les forcer C'est <rire> juste à côté. Allez, vendez-nous vos choses Et si vous n'êtes pas sympa, et eh ben ça va chier. Ouais. Ouais, sympa. On va avoir euh, un petit peu après ce, ce, ce temps obscur, euh, en 1868, la restauration Meiji, ou ce qu'on appelle la modernisation accélérée. Là, on va avoir euh, l'ouverture qui en fait aura provoqué une crise interne qui va mener à cette restauration Meiji, où le nouvel état impérial va adopter une stratégie qui est claire. On s'enrichit et on se renforce. Le but, ça va être quoi Ça va être justement de rattraper le retard aussi sur les autres, avec euh, un bon technologique sur... Euh, et industrielle, on va dire ça comme ça plutôt, avec les chemins de fer qui vont se développer, le télégraphe, le début des usines modernes, la volonté de faire de la construction navale, et bien sûr de moderniser l'armée sur les méthodes enfin sur les modèles prussiens et britanniques. Concrètement, avoir une vraie force militaire qui peut défier les autres, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, j'ai dit plusieurs fois, mais ils étaient un petit peu en retard. Là où c'est rigolo, c'est qu'on va aussi avoir... Euh... Enfin rigolo, façon de parler. On va avoir une influence sur le système scolaire. De, ils vont s'inspirer de l'Europe avec euh, le collège, tout ça, les, euh, même les activités extrasportives, tu, ça, ça explique peut-être, peut-être, le, le fait qu'ils euh, soient fans de euh, croquet, de, de baseball et ce genre de choses, c'est que ça vient un petit peu à cette période-là aussi. Il y, a, il y a vraiment cette influence qui pointe euh, à ce moment-là et puis euh, après bon c'est un peu moins fun hein, mais c'est le côté politique où là vraiment on va commencer à sortir un peu de, de ce côté impérial avec euh, la constitu constitution qui est adoptée en 1889 et inspirée du modèle prussien un parlement et une, et une administration qui va être centralisée au niveau de la, du reste pour la culture et la mode bon euh, on a surtout euh, une poussée euh, concernant les, les, les, la façon de s'habiller euh, le modèle vestimentaire occidental va prendre plus auprès des élites, alors qu'on va rester sur quelque chose de plus traditionnel pour les gueux, si je puis me permettre, <rire> on va commencer à avoir une architecture qui va être faite à base de briques et de pierres, alors c'était pas le cas avant, on va commencer à s'intéresser aussi à la médecine occidentale et à la musique classique, c'est pour ça qu'on voit dans beaucoup d'animés, genre par exemple même Golden Camus, Julia, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a effectivement ce le début des tourne enfin tu vois des tournes tourne-disques pointés dans cette époque-là à peu près avec euh, cet intérêt sur, pour le violon, euh, les, bah, les instruments européens. Quoi. On sort vraiment des trucs traditionnels. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit tour d'horizon de comment s'est ouvert finalement le, le Japon. Ça a été quelque chose de très forcé, oui, pour au final euh, avoir des conséquences sur du long terme qui sont hyper appréciables pour lui, puisque aujourd'hui, euh, quand on parle du Japon, euh, on pense pas un pays derrière, et au contraire, il serait même plutôt à la pointe sur l'industrialisation, les nouvelles technologies, et euh, c'est la place qu'ils occupent dans le système international avec justement le, le développement de certaines puces ou de, de certaines IA de, de Oui, leur économie est l'une des plus puissantes du monde hein. Bon, Même si en ce moment c'est un peu compliqué Oui, effectivement oui, bon, oui. Disons qu'ils ont rapporté beaucoup sur les 15, 20, 30 dernières années euh, Ce qui leur a permis de bénéficier d'un rayonnement international autre que par la culture Je sais pas si ça vous inspire mais en tout cas j'espère vous avoir un petit peu plus éduqué sur euh, le japon et sur son ouverture c'est toujours intéressant la, une petite histoire du Japon euh, parce que oui oui on a toujours su que le japon avait été beaucoup renfermé sur lui-même et euh, d'où cette espèce de, de retard à une certaine époque qu'on qu voit dans les oeuvres de fiction mm. même hein, euh, même l'attaque des Titantans c'est une espèce de aussi d'histoire de, de ça Une île oui. les gens sont enfermés et ne savent pas ce qui s'en se passe, passe au dehors, c'est un petit peu une allégorie par rapport à ça. Donc euh, non, non, mmh. moi j'ai trouvé intéressant. puis c'est surtout le la rapidité à laquelle ils ont rattrapé leur retard, même si aujourd'hui on a la Chine qui suit clairement le même chemin. Euh, le Japon, ça a été une modernisation ultra rapide, pour dépasser en plus les plus grands. Mmh. Et peut-être même trop rapide, pour certains. Oui. Mmh. Bon, et eh bien, je laisse donc la main à Julia pour la suite de sa chronique si elle le désire. Shi shiburi <rire> Et ben, nous si on va parler un, un poids d'histoire avec un manga pour le coup euh, qui est assez euh, ludique oui mais qui avait euh, un aspect euh, pédagogique puisque c'était une des premières volontés cachées derrière est-ce que vous voyez euh, duquel je veux parler avec ce peu de détails c'est euh, une production franco-japonaise oui bon, je l'ai euh, la vie ouais non ben non mais l'histoire l'homme machin non, euh... non non non euh, alors je vous aide Il euh, faut se souvenir, mais à la fin de chaque épisode, il y avait une petite capsule historique avec euh, des vraies images. Ça a duré 2-3 euh... minutes. Qui nous expliquait un peu de d'où venaient les Et temps. j'ai vu ça, moi cas. Oh oui, tout le monde l'a vu. C'est pas il était une fois Non, c'est le générique, je pense, le plus connu de tous les animés en France. Waouh. Euh, les prénoms des trois protagonistes ont influencé... Esteban Ziyatao, les cités d'or. De... Voilà. Et bim ah Voilà. Euh, soleil, le soleil, qui parcourt la terre, le ciel. Oh, ouais, et bah Ça, voilà, tu l'as bon. pas vu peut-être <rire> Si, si, c'est bon, c'est bon, je l'aime. Non mais ouais, c'est le côté culturel où j'étais pas... Enfin, histoire, je suis parti sur un truc complètement différent. Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du nouveau monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espaces, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la Cordillière des Angles. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays inca vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'hommes? Pas du, tout, moi, pour moi, pas du tout le cas, je veux dire à un moment donné il y a quand même des extraterrestres donc euh, je sais pas. Ouais mais alors je vais vous surprendre mais en gros la charte derrière ça c'était de dire on fait un truc, on parle quand même de l'histoire quoi. faut qu'il y ait un okay, intérêt historique mais... et à la fin des petites capsules. Ouais parce que c'est parti un petit peu en mode de what the fuck, il euh, y a quand même un faucon qui vole alors que c'est pas du tout ça aux époques des incas, euh, comme il le dit il y a des extraterrestres de mémoire et ça... Mais ouais, toi, c'est vraiment mais... le truc des trois dernières minutes où c'est OK, il y a une histoire, donc ça passe. Non, non mais même où euh, ils sont partis, du euh, de base, ça part d'un truc réel et ça fait s'intéresser les gamins à l'histoire, on y va. Je vais devenir scénariste. Voilà. Je vais devenir scénariste, je vais faire un partenariat <rire> avec France 5 et on va sortir un truc fou. Donc le, le titre original, euh, c'est Taïo noko Esteban. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, c'est franco-japonais. D'accord. Mais je savais pas tu vois entre entre le, le, stu entre le euh... studio Pirot et le studio tms euh, je vous laisse choisir le lequel est japonais lequel est français <rire> et, et pour le coup tu vas te marrer mais vraiment je me souviens du, du truc avec le studio Pirot à la fin euh, à la fin du générique apparaîtil et tms donc euh, ouais, ouais mais c'est juste que pour moi c'était purement français je ne suis jamais dit que c'était japonais quoi et euh, ouais. l'anime il a été diffusé en plus euh, vraiment euh, bien avant les années 90 puisque c'était pour le coup euh, avant France 5 c'était euh, en 82 diffusé sur Antenne 2 justement oui, et bah, je... <rire> alors on et... n'a pas vu ça en 82 mais je pense que j'ai vu ça avant que ça arrive sur Midi et Zouzou ah oui, 82 pense. déjà et ça ouais le et le créateur français euh, rendons à César qui est à César c'est euh, Jean Chalopin et qui a un magnifique pré... un magnifique nom comme on <rire> en voit plus souvent. Et euh, bah, et l'inspiration historique et culturelle, elle est elle est bien présente puisqu'en fait ça reprend effectivement les mythes sud-américains et des légendes des cités d'or et de l'empire Inca, mais l'objectif c'était vraiment de créer un animé éducatif hein qui mêle aventure, histoire et géographie mais ça tourne vraiment a priori autour de l'histoire et la géographie. Et voilà, c'était le truc principal quoi. C'est quand même super what the fuck qu'on est ait un studio français et japonais qui fasse un manga enfin un animé sur dont le contexte est le 16e siècle, époque des grandes explorations espagnoles en Amérique du Sud. Voilà, c'est ça. Aucun lien, c'est incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner les noms des protagonistes Bah Esteban Zitao. Voilà, et et d'autres. Ils étaient accompagnés Gérard le caméraman Mendoza Mendoza, Mendoza oui avec les deux ah. autres là les deux comic relief. Ouais. Donc et on a este... Absolument. Un perroquet vert et on a Esteban donc il a un jeune garçon trouvé sur un bateau espagnol sauvé d'un naufrage. On a Zia la jeune fille Inca qui possède un pendentif mystérieux qui est le même que celui d'Esteban mais euh, ça il le truc bizarre en se rencontrant. Et Tao, qui est le dernier descendant d'une ancienne civilisation perdue, les Mu. Et je crois que là, ce qui est intéressant, c'est que les Mu auraient donc vraiment existé. Et euh, l'animé contribue un peu à les remettre sur le devant de la scène. Bah, les Mu, c'est pas les Atlantes Non, non, non, pas du tout. Ok. Alors, tu penses ça parce que dans le dans l'animé, on te dit que c'est euh, une civilisation ultra développée, qu'on fait des trucs hyper technologiques, un peu comme l'auraient fait euh, les Atlantes justement. Mais sur le Réellement, ils auraient vraiment existé, mais c'était pas euh... c'était pas des Atlantes. Et ça n'a rien à voir avec les chevaliers du Zodiac Pas du tout. ok Et on a donc Mendoza, qui est un navigateur espagnol euh, ambigu, on peut dire ça, hein, qui est souvent euh, en conflit d'intérêts euh, entre ses, euh, ses choix personnels, son intérêt personnel, et euh, sa loyauté. Donc il va s'attacher effectivement au protagoniste, mais on sait jamais euh, s'il va pas leur mettre à l'envers à chaque instant. Bah, c'est vrai qu'au tout début, ouais, on sait pas forcément, si on peut lui faire confiance. Mais on surtout qu'il y a un petit passif avec Siah parce que c'est je crois que c'est lui qui a dû l'affaire pris qui a dû l'affaire prisonnière à la base, enfin voilà. Le mec est oui, pas fichu, c'est normal. Voilà, qu'en fait, ils partent tous à la recherche, comme on l'a dit, des sept cités d'or, mystérieuses cités légendaires remplies de richesses et de savoir. Vraisemblablement, peut-être que leurs médaillons peuvent aider à, à trouver ces ces cités puisqu'on ce pense que ouais. Et en plus on pense que Esteban contrôle le soleil Alors ça peut aider Et il euh, y a combien d'épisodes euh, Combien d'épisodes Il mmh, mmh, mmh. y en a pas tant que ça Il y en a 39 Et tu vas me placer quand on fait épisode Ils ont trouvé tous les... Enfin, toutes les cités euh, Pour moi il y avait une fin ouverte Et euh, c'était je suis pas certaine Effectivement Pour moi, ça racontait des étapes, mais je suis pas certaine qu'au bout des 39 épisodes, euh, on a on avait la, la fin, vu que moi-même, je ne l'ai jamais vu. Donc, euh, ouais, en pour moi, ça souvenir. sent le bon gros scénariste français qui s'est dit, tiens, je vais leur faire un truc avec 39 épisodes, ils m'ont payé pour 39, et bah, tant pis si ça va pas au bout <rire> Ouais, et puis quand même ça reste des gamins et encore une fois euh, c'est des petits enfants qui affrontent à chaque fois des ennemis comme des conquistadors, des personnages dangereux et ils découvrent aussi les civilisations perdues donc euh, ça, ça fait beaucoup mais euh, c'était plutôt sympa ok euh... bon, moi ouais, je trouve es... que c'est un dessin de que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance ouais après ah, c'était vraiment tu... alors je m'en souviens pas très bien parce que c'était très dense il y avait peut-être que 39 épisodes mais il se passait énormément de choses et il y avait beaucoup de bagarres je trouvais Je me souviens de quel euh... épisode Beaucoup de bagarres oh, enfin, De, pas. Moi, de je... trucs euh, pas forcément ragoûtants. Là, on, on, on décline je un peu sur l'échelle de la de, de révélations. De... Euh... Ouais, mais tu avais aussi, il me semble, une scène de sacrifice, des choses comme ça. Hein. Enfin, il y avait du sang. Hein. Je... Après, c'est oui, les des... Incas, c'est notre culture. Des gens qui étaient sacrifiés au dieu soleil et compagnie. c'est Voilà, ouais. là, on commençait à tomber dans un truc euh, moins enfant-enfant. Franchement, bah... j'ai pas... J ai j ai pas je sais pas de souvenir. Pas souvenir. Pour pourtant je, je crois je, pourtant je me semble avoir vu l'intégralité des épisodes hein euh, mon oncle avait les DVD mais euh, j'ai j'ai pas ce cette surprise. Et ben moi j'avais le souvenir justement qu'il y avait c'était pas choquant parce que ça m'a pas traumatisé mais euh, ça faisait un petit peu peur par moments. Ah ben, ça, ça oui, je suis d'accord, je suis d'accord. La, la première apparition de Tao avec son, son... il a il a oui. un espèce de gros masque ouais, ouais. assez effrayant d'ailleurs c'était pas le truc le plus sympa à regarder. mais euh, c'est sûr que comparé à à Magical Doremi et à Tamtaro oui on est il y a un cran au-dessus. Ouais et puis euh, j'aimais bien parce que les alors y... des fois ils réussissaient aussi à sortir de situation euh... ils se rendaient même pas compte qu'ils avaient fait euh... qu'ils avaient vaincu quelque chose enfin on avait vraiment l'aspect humoristique aussi qui était assez développé Voir, ils étaient un petit peu concons parfois quoi on se demandait comment ils faisaient pour survivre mais c'était assez sympa. <rire> c'est clair. Et puis ils ont un condor géant qui vole ai Ça aide un peu et enfin, Ils euh, l'ont pas au, début, bah... non. Non, ont pas au Mais du coup celui-ci euh, Comme pour les autres il n'y a pas eu de manga Avant ça a été produit euh, directement Pour la télé Par contre il euh, a... On a eu un, un manga après Et euh, des bandes dessinées qui ont été publiées Pour compléter justement un petit peu La série ouais, bah, en y 2012 y donc, euh, ouais, En 2012 Donc c'est récent Ah oui quand même Même ce ah, que Je, oui. je, je viens d'aller voir, et en fait, euh, ça va même plus loin que ça, c'est que depuis 2012, ils ont aussi fait une nouvelle série. Ah oui, ça, je le savais, ça. Oui, moi aussi, après, je ne pas abordé, parce que ça s'éloigne vraiment euh, de, de la ouais, base, okay. mais oui, okay. oui ça continue. OK. Alors, comme je l'ai dit, si on part un peu sur les personnages, si on veut développer l'aspect historique que la série veut, bah, Taoba s'est inspiré d'une légende de civilisation perdue, bah, les, les mues, comme euh, je l'ai dit. Et ça mélange effectivement le mythe et la fiction, bah, de toute façon, comme dans toute la série. Et la coproduction franco-japonaise, ça permet vraisemblablement un mélange vraiment de narration européenne et d'animation japonaise. Donc vraiment, tout ce qui est narration scénario, ce serait plutôt français et l'animation complètement laissée aux japonais. Okay, Donc oui. la collaboration se fait plutôt comme ça, plutôt que vraiment mixer, on va dire, sur toutes les disciplines. Oui, généralement, c'est un, un peu un peu comme ça que ça se passe. Une boîte s'occupe de l'histoire, la, de, la, de, de la narration, et l'autre, la deuxième, s'occupe de l'histoire, de, de l'animation. Euh, du coup, on a alors on n'a pas, pour le coup, chaque épisode qui a une structure particulière, vu que là, on a un gros fil rouge où c'est un récit complet à suivre. D'ailleurs, si on loupait un ou deux épisodes, c'était un peu compliqué, je trouvais, pour accrocher les wagons derrière. Oui, je d'accord dérangé aussi, donc euh, pour la pour essayer de le faire un peu résumé on a Esteban et Zia qui découvrent qu'ils ont un peu le même médaillon en forme de soleil, ce qui les pousse ensuite à aller à chercher les cités d'or avec Mendoza, hein, qui les pousse beaucoup dans ce sens là, on a Tao qui effectivement à la base voyage seul avec sa machine volante, et en fait il va se joindre à eux, on a toute l'étape premier voyage où il traverse des déserts, des montagnes, rencontre des tribus, euh, chaque étape va révéler un peu un secret lié à d'anciennes civilisations, des quarts, des temples, des mécanismes mystérieux. On a tout le côté énigme, comme tu disais, Anthony, en permanence, qui est hyper sympa. Et ils affrontent bah, les ennemis, les pas gentils, les conquistadors espagnols qui, eux, bah, veulent juste la richesse et la richesse. Le pouvoir de l'amitié ne les intéresse pas. <rire> et, là, sur la là, la... <rire> voilà. et sur la fin de la série originale, comme j'ai dit, c'est sur une note ouverte. Comme tu disais Sébastien, tu n'as pas vu effectivement la fin des cités d'Or parce que vraisemblablement on laisse euh, comme une quête ouverte qui est sans fin en fait. Et euh, les héros continuent leur voyage euh, par curiosité, courage, par euh, aussi une envie d'accumuler des connaissances. Donc c'est un petit peu ouais. euh, ce truc-là aussi qui reste de aller... Euh, le voyage de la connaissance est infini finalement. Bah, si je peux spoiler un tout petit peu Ouh. du coup parce que je me suis fait moi -même. Il y a prescription ouais. je pense euh, maintenant. <rire> en gros le la saison en, en, avec les épisodes que tu décris c'est vraiment à la fin il y a une cité d'or qui est détruite et derrière en fait le twist c'est ça, c'est comme tu dis c'est une femme ouverte sur laquelle en fait euh, Tao comprend qu'il y a 6 autres cités d'or dans le monde et c'est aller les chercher quoi Ce serait plus dans ce sens-là. Oui, parce que à la base, Esteban, il essaie aussi de retrouver sa mère. ou lui Oui, aussi, sa son, famille. Lui, c'est les le mystères son... qui entoure son, son sa naissance, tout ça. Absolument. L'origine, oui. Absolument. Donc, euh, okay. vous, voilà. Ce, ce... Combien vous donnez en note de mignonitude à, à Esteban Zia et Tao euh, Alors, mignonitude, je sais pas. Mais euh, dans le genre euh, classique, moi, je mets un 9 sur 10. Bon, ouais, non, alors, mignonitude, une... on n'est pas sur un truc mignon, donc je crée sur un 6. Elle était gentil ouais. Je trouve aussi. Mais c'était une un très bon animé, je suis complètement d'accord. Oui, ça, oui. Ça, rien le fait qu'il faut quand même le regarder ou se le remémorer à minima. Quoi. Euh, ensuite, on va passer sur le, le dernier euh, animé que je vous propose, qui lui dégringole, d'après moi, vraiment sur l'échelle de la mignonitude. Olivier Tom Non N'en parle pas, on a Putain. dit, ça n'existe pas. Mais c'était trop bien Quel le euh... sourire Non, qu'est-ce qui est plus mignon une petite orpheline à qui il arrive toujours des mères de son nom Les valeurs de Sophie si ge... Non Princesse Sara Princesse Sarah. Princesse Sara mignon Ah putain cho ouais, coach voilà Alors, bah... déjà je peux mettre moins 12 sur les chaîne qu'avez vous pensé de prince de princesse sarah voilà j'ai prendre vos, pre vos premières impressions euh, savoir de quelle manière ça vous a marqué déjà Le dvd devrait être vendu avec du Xanax <rire> euh, princesse sarah j'ai con dire euh, jean garbert euh, mais j'avais peur de regarder parce que je trouvais ça tellement tellement euh horrible. Mais <rire> Est-ce que on est on est d'accord que je sais pas si lequel arriver en premier, il y a un film aussi qui s'appelle ma petite princesse ou euh, ou la petite princesse ou là c'est pareil, c'est une fille qui va dans un orphelinat parce que le papa est parti à, à la guerre etc. cetera. Et pareil euh, on se rend compte qu'il est mort, du coup elle doit travailler dans l'orphelinat et Bah euh... c'est la même chose après je l'ai pas je l'ai pas vu celui-ci. Mais euh, c'est sans... mais... film, mais Mais c'est sûrement basé sur la même chose, parce qu'en fait, c'est un animé qui est basé sur un roman anglais, Little Princess, voilà. donc voilà, ça doit bah être ouais, ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, 2905 le, le bouquin à la base, hein. et euh, c'est euh, une production qui est nippone qui date de 1985 hein, pour l'animé qui c'est euh, le world masterpiece theater qui adapte des classiques de la littérature internationale en animé pour le coup super merveilleuse idée voilà. euh, un peu comme genre euh, les deux oscar ou euh, ce genre de choses ouais voilà c'est ça et euh, il ya un manga derrière euh, comment il s'appelle rémy sans famille aussi oh yeah, oui. c'est possible j'en ai pas parlé parce que il est passé très brièvement sur midi les ouou et que je ne regardais pas Voilà, écoute. Ouais, enfin, alors ça pour le euh... coup, je pourrais t'en parler, on s'en est mangé des épisodes sur Zouzou, bah, pas moi, j'ai choisi de j'avais choisi de vivre sans. Écoute. Ah, OK. Non. Non. En vrai, entre Princesse Sarah et Remi son famille, je pense que je préfère Princesse ah, Sara. Euh... <rire> qu il y a, là, euh... y a, ah, y a battle. l'impression mais... il battle, voilà, je... il en fallait un dans ce classement euh, histoire de pas plomber toute la chronique. Donc <rire> euh, ce sera Princesse Sarah qui a eu son manga euh, un peu avant et pendant l'animé. Voilà. Okay. Mais on a priori, l'animé euh, suit vraiment très bien le, le roman sur l'aspect émotionnel et dramatique de la vie de Sarah, qui a été diffusé sur Antenne 2 aussi euh, dès 1980, donc on est vraiment sur la même période que Les Cités d'Or, et ensuite mm -hmm. sur quatre, dans les années 90 sur D'autres chaînes jeunesse, et donc re dans les années 2000 sur Midi, Les Zouzous pour notre plus grand plaisir C'est là où tu me dis, mais les programmateurs jeunesse, ils devaient se dire, les disent, ah, c'est un dessin animé, ouais, allez, on met ça pour les enfants. <rire> voilà, parce que je vous refais un petit peu le topo, donc Sarah Crou est une petite fille anglaise, née dans une famille riche, jusqu'à là, ça c'est cool, grâce au succès commercial de son père en Inde, c'est cool. Elle est envoyée à Londres pour être scolarisée dans un internat pour jeunes filles, bon, why not, Dirigée par euh, Mademoiselle Machin. Elle est gentille, elle est belle, elle est cultivée, imaginative, et tout le monde l'aime, elle est un peu jalousée parfois parce qu'elle est tout ça et en même temps elle est riche voilà. ouais, mais ça peut que s'arranger pour elle elle va avoir une super vie mais oui euh, au début elle vit bah, dans le luxe et l'attention elle reçoit des cadeaux, une chambre confortable elle se lie d'amitié avec d'autres élèves, notamment avec Becky qui est une servante douce et pauvre parce qu'elle est altruiste aussi c'est un petit peu notre Rachida Dati j'en euh... oh, wow. connais <rire> vous... oh putain alors euh, je me dis dissolidarise totalement de cette euh, comparaison Euh, son imagination et ses talents de conteuse lui permettent aussi de raconter des histoires et de créer un monde magique même dans l'internat qui est un poil strict euh, parce qu'on a ça qui revient aussi le, le monde des livres où elle se plonge beaucoup dans son imaginaire, on va voir qu'elle va en avoir besoin et là euh, c'est le drame, son père meurt soudainement en Inde et ça ruine la famille puisqu'à l'époque effectivement euh, le, la puissance économique de la famille reposait sur l'homme de la maison hein. Ça, voilà, c'est classique ah, Merde, c'est con ça Elle perd donc tous Ça n'a pas beaucoup changé passe... depuis. Non mais on peut se dire, tu vois, bon, il euh, y a une vieille tante qui la récupère, elle n'a pas que son père, tu vois, des gens peuvent peuvent s'en occuper, la rapatrier ou alors elle va dans un orphelinat, quoi. et ben non Ça va bien se passer. Elle perd tous ses privilèges et est forcée de travailler comme servante dans l'internat. Voilà, c'est comme ça. Elle euh, a mais... pu finir à la rue voilà mais malgré l'injustice elle garde sa dignité sa gentillesse et sa politesse parce qu'elle est adorable et elle se montre courageuse face aux humiliations parce qu'elle se fait bully durant toute la série <rire> alors malgré ça elle continue d'aider les autres élèves ainsi que Becky maintenant elles ont le même niveau social donc euh... voilà allez copine encore plus copine <rire> bah ouais c'est ça et elle, ré... et elle se réfugie donc dans son imagination, dans les livres, etc. Il euh, y a quand même des méchantes filles qui essayent toujours euh, de la mettre plus bas, alors qu'elle a déjà quand même touché le fond. Mais elle s'en sort toujours parce que elle elle est honnête et sympa. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, ça prend un petit peu le, la valeur de, de l'honnêteté. Mmh. Euh, de la justice patron, euh, pour le moment. Ça se finit bien, je vous rassure. Mais... Euh... Voilà, on n'est pas sur euh, travaille bien à l'école et tu auras tout ce que tu veux dans la vie. Là, non, c'est un petit peu un gros pied de nez euh, à la gentillesse. Mais je vous rassure, euh, au final, il y a un vieil ami de son père qui découvre sa situation et qui l'aide à récupérer euh, sa fortune. Elle retrouve donc son confort matériel, mais surtout, elle a appris la résilience, l'amitié et l'humilité, ce qu'elle avait déjà, hein, ne nous le cachons pas hein, Oui, elle, et, elle avait mais, déjà. Voilà, oui. Elle est déjà nionne. Et la machine turbine. La série se termine sur une note positive, montrant que la bonté et la générosité sont récompensées. Voilà. J'espère. <rire> euh, on l'a ben... il insiste sur les valeurs bah, du courage, d'empathie, de persévérance. Il y a la notion de résilience. Euh, elle se fait bully durant combien d'épisodes, d'après vous oh, Je sais pas. Euh... Une 40-70 oh. Eh bien, 46. Wow Allez Ce qu'on peut noter et c'est vrai qu'on ce qui faisait que c'était malgré tout un animé très agréable à regarder euh, c'est le... le le dessin en fait que je trouvais vraiment superbe les décors étaient très détaillés et a priori faisait vraiment référence au Londres victorien et c'était oui, assez fidèle ça, en termes hein, mais de, situation... de reproduction non, mais le, moi, Au moins nous faire ça de la situation du oui. personnage c'était un minimum que de rendre grâce au moins au décor c'est vrai que c'était très joli mais c'était très triste voilà c'est aussi une coproduction ou pas que tu dit, euh, pas tu du tout pas absolument pas ils ont adapté quelque chose d'anglais mais non non l'animé pour le coup est purement japonais d'accord voilà. ah, comme... ouais, oui, ils ont bien rendu le truc quand même hein. ouais et niveau effectivement émotion musique aspect dramatique euh, non mais ils ont bien réussi leur coup voilà c'est on est on est bien dedans Donc je peux dire que ce dessin animé comme pas tant d'autres m'a beaucoup marqué mais pas forcément bien. Oui, oui okay. bah, on est d'accord. <rire> Alors bah, je vous laisse donc me faire vos retours sur Princesse Sarah et donner votre note sur l'échelle de la mignonitude. Et ben c'est pas si pire comparé euh ce que nous évoquions tout à l'heure Rémi sans famille. Donc on va quand même mettre au final les deux pour les décors 2 <rire> pour les décors, très bien pour les décors et pour l'histoire oh je mettrai un 5 parce que c'est quand même une histoire assez poignante ouais mais, mais c'est pas euh... mignon mais c'est pas non on est sur le bien. mignon hein, purement on est sur le mignon ah, bah, euh... on est mignon. Ouais, on va descendre à... à 3 parce que voilà Sarah c'est une de petite fille Mais euh, n'empêche bon que c'était un bon animé, c'est pas le c'est pas le souci, hein, mais voilà. Ah oui, un, ouais. euh, enfin un on peu on juge bon l'anime, on juge la mignonnerie, on a dit. Voilà. Euh... Ok. Donc, vous, voilà, moi j'ai un petit peu fait fait le tour de ma chronique, je nous ai un peu replongé dans la nostalgie de ces euh, animés-là de midi les Zouzou, donc euh, n'hésitez pas. Euh... Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez me faire part de votre tour sur d'autres choses dont on n'aurait pas parlé, sauf Olivier Tom, c'est comme vous voulez. <rire> Euh, là, comme ça, déjà, euh... Moi je voudrais te remercier pour l'épisode spécial Parce que euh, c'est une belle perf Ça change un peu euh, par rapport mmh. à ce qu'on a l'habitude de produire sur cette chaîne euh, Donc euh, non ça fait plaisir euh, ça, ça réanime un petit peu des souvenirs de, de jeunesse euh, de, euh, Entre milliers et deux donc, Merci à toi déjà pour la chronique Non vous en prie Oui ça fait plaisir Et euh, après il y avait quoi d'autre euh... Ah alors moi par contre si je peux juste me poser deux secondes sur Paulie mais euh... J'ai mis Serge, Serge. peut-être ouais. voilà. ouais, Moi si t'es encore trop jeune Coup de foudre au match de volleyball quand même On oui. en déplaise <rire> à certaines on, on, on a parlé de Lady Oscar euh, Je sais pas si c'était aussi sur Lady Alors ouais, juste pour bien, rajouter un tout petit point Sur Rémi sans famille Je tiens à préciser que c'est vraiment la S du début à la fin Parce qu'il a un chien, <rire> le chien il meurt Il a Vassili, Vassili il meurt Et a un singe, le singe il meurt Allez, Rémi à la fin il, il part tout seul voilà. Il spoil tout d'un coup, rien à foutre Non <rire> ah mais tunnel, tunnel les gars On n'a pas le temps, on va pas faire la chroniques sur lui On l'a dit mais par contre c'est vraiment le truc C'est horrible, tu, tu mets un flingue à côté du DVD Je pense que tu tires une balle avant la fin Allez c'est ça d'accord Après, on avait Heidi aussi, dont j'ai pas parlé, parce que je l'ai pas assez regardé. qui était l'ai pas regardé non plus. Je vois le vieux truc, mais j'ai pas regardé. Il y a une théorie qui a tourné sur les internets il y a très très longtemps sur Heidi, sur le fait qu'il y avait énormément de choses qui avaient été coupées au montage, et comme quoi c'était encore plus horrible que ce qu'on peut imaginer. Tu m'étonnes. Tom Sawyer, est-ce que c'était sur... C'est pas japonais. C'est pas japonais A priori, pas la production. Ah oui. D'accord. Ah, ouais. ah, et t'as ouais. fait la petite recherche, quand même. Ah, mais t'as pas la petite Donc, on a bien Jeanne et Serge, effectivement, ou moi, j'ai pas trop regardé. Il y avait le tour wow. du monde en 80 jours avec des animaux. Euh, qui me parlaient truc, pas euh, trop. Euh, avec, avec Miyazaki comme Un peu comme sur Blue Combs Ouais, absolument. Euh, J'inscris en faux. Tom Sawyer est bien réalisé par une boîte de prod euh, Nippon Animation et Fuji TV. En Alors, je sais pas 80. pourquoi c'est inscrit que c'est pas japonais. Bon, écoute, my bad c'est le même studio que Heidi Anne, la maison d'opinion vert et Rémi sans famille d'accord très bien ouais, mais parce que le style même si le style elle a un petit peu à l'américanisé oui pour moi c'était plutôt un manga après chers mmh. auditeurs faites vos propres recherches hein, on n'est jamais servi que par soi même Grave, oui on, tout ce qu'on raconte à aucun moment on dit que c'est vrai hein, depuis le début donc renseignez <rire> on, on affirme nous aussi ne pas euh, vérifier, vérifier nos, nos sources voilà Le petit clavier euh... et les lignes mourir si un jour ils nous écoutent. Non mais écoutez, moi parmi Midi les Zouzous, euh, si on se base sur les animés, euh, je dirais que mon préféré, bah, ce serait bien Dorémi Magique parce que même si de nos jours ce serait plus le cas, je me souviens très bien de, de l'émotion et de la joie que je ressentais petite quand j'étais devant, donc c'était ça, voilà. Et, et vous, c'était lequel Oli les Tomes. Euh, oui, Rapid. malheureusement moi c'est c'est Olivet Tom, c'est c'est ce, ce m'a poussé Allez, marqué, merci, c'était fort sympa, <rire> je ne reviendrai pas dans cette émission. Mais j'ai bien le tir du tigre, Marc Londerz tout ça. Euh... Mais oui, oh, les les frappes, ouais. les frappes qui sont ouf, les, les techniques okay. de, de la gymnastique en plein match. Ah, Déjà, je n'ai jamais compris qui était Olive, qui était Tom. Alors euh... bah en fait, Thomas c'est celui avec la casquette, mais il apparaît perdu et trois épisodes après après voilà. part. <rire> voilà. bah, il part en Allemagne mais il revient de temps en temps pour faire des matchs et son pote. Ouais, des sons potes. Ouais, le cap... des petits conseils. Comme le, le titre original c'est Captain Subassa, tu te rends compte en fait que ça ne parle que de d'Olivier. bien sûr, c'est la tradition française qui fait que. Mais euh tu as aussi le l'entraîneur là, enfin pas l'entraîneur mais le joueur de foot brésilien qui a repéré justement Olivier qui oui. est aussi et qui Roberto. Aussi dans... <rire> Voilà, Roberto l'alcoolique beaucoup trop près de la maman d'Olivier pendant toute la série et tu te dis mais il n'y a quelle que influence sur nos enfants encore un carton rouge pour Olivier Tom <rire> <Je pense rire> les, les, les portugais portug <rire> <les> portug <rire> vont draguer vos mamans attention <rire> <rire> alors je pense qu'il est brésilien pour le coup mais oui et le brésilien il parle quelle langue euh, Sébastien le suisse <rire> le suisse exactement Après, avais... après son sur Medi-Zojo, t'avais d'autres dessins animés, mais qui étaient pas forcément étaient japonais. Pas donc tout, ouais. Là, je parle vraiment, vraiment qu avait... que des japonais. Il y avait un truc que j'adorais, euh, qui n'est pas japonais, c'était euh, le truc de la jungle, là, avec les animaux. Georges de la jungle non, non, non, non. La famille de la jungle Non, c'était vraiment avec les animaux de la jungle, et c'était sur F... c'était sur France 5, c'était incroyable, je me souviens plus du titre, c'est pas grave. Voilà, comme ça... Non, ça mettait vraiment plein en scène très... tous les animaux de la savane, c'était fou. Il y avait plein de oui, très bons dessins animés, Ouais bah de toute je... façon France 5 ça reste quand même comme arté euh, des chaînes qui ont soit tanché des je... trucs complètement what the fuck soit sorti des supers épisodes de d'Afago et permis justement un essor et une possibilité d'avoir un panorama et un catalogue de de, de manga qu'on n'aurait pas touché autrement quoi. Et les gars, on, on a oublié le on a oublié je pense le plus ancien, le plus capital, euh, Maya l'abeille. Oh ouais. ah, oui. Oui. oui, exact. Oui, oui. Euh, bah, 78 ans. En, en fait. J'ai le générique, c'est bon, merci. Mais oui, voilà. Il va me rester trois ans. Allez, jours, allez écouter le générique de Maya l'Abeille. Je suis, je suis actuellement sur la page Wikipédia, je vois les quatre fils du docteur March, et je suis en train de me dire, oui, oui il y avait ça aussi. C'est vrai. C'est vrai. Oh là là, il y a un coup de vieux, là, que je prendre, Ah euh, oui, ça fait remonter un... des souvenirs. Cro blanc. Bon, allez, <rire> chers éditeurs. À va vous laisser être... quand même tranquille, c'est vrai. Nous, on va, Allez, pas nous, on se va aller se faire, refaire Maya l'abeille de l'autre côté. Thème. Et puis... Euh... Sans façon Eh <rire> bonne chance, Sébastien. C'est un épisode et une relation qui s'achève ce soir. Ouais, <rire> T'as grave, fait. je regarderai avec Anthony. Ah, génial, le premier. D'accord, mais seulement si tu regardes Olivier Tom. Allez, bonne soirée ah tout le monde. Bon, et eh bien... Je vais... je retrouve ma formule. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui. Bon, et bien, mesdames et messieurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et s'il y a des œuvres que vous voudriez qu'on aborde, dites-le nous toujours, ça pourrait être tout En espérant que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, nous vous souhaitons de sainte lecture, de saint visionnage, et on vous dit à la prochaine. Salut Au revoir Salut, salut C'était un gros épisode cette fois-ci, euh, les gens Qu'est-ce que vous en avez pensé Bah, qui va durer une heure, déjà. J'espère qu'on perdra pas trop de monde en route, mais c'était essentiel de parler de tout ça. Et puis, euh, Julia nous a fait une petite chronique, donc euh, c'était cool. Peut-être qu'elle sera là pour la prochaine C'est possible, je sais qu'elle avait bien aimé des notes donc euh, c'est pour jamais, elle sera peut-être sur la prochaine. Ah, ah ça, ça parle de quelque chose en rapport avec Death Note Euh... Alors, de manière indirecte, oui. J'en dis pas plus, mais... Euh, je pense que ça peut te plaire. Ah, ok. Eh ben super, on voit ça pour la prochaine fois alors. Ça marche. Allez, bonne semaine à toi. Salut, salut.